Autrefois, il y a longtemps, un peu plus de deux mille ans, vivait dans le ciel l'ange Noël. Il faisait le joli métier de garder les angelets aux cheveux tout blonds comme le miel. Le soir, il Souriait, les bénissait. Mais un soir qu'il comptait ses anges, il se dit Tiens, c'est étrange, 19 et puis 20, il en manque un. Par malheur, il ne retrouva qu'une auréole brisée et un lys tout blanc, déjà fané. Soudain, Dieu cria. Envoya sur terre chercher son angelet et depuis ce temps il vient tous les ans pour ne pas faire peur aux enfants il apporte des jouets la nuit de Noël l'ange Noël parmi Père Noël qui vient du ciel C'est ainsi que l'ange Noël est devenu le Père Noël grâce à l'ange qui s'est égaré